Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Dont voici les grands titres. Certains leaders des partis politiques burundais nourrissent des espoirs. Quant à l'issue du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine qui se tient demain à Kampala en Ouganda, le parti MRC Lourenzangamero en attendant la dissuasion du gouvernement de Bujumbura de suspendre le référendum sur la constitution. Et pour le parti Prona, ce qui importe, ce sera la définition d'une feuille de route qui devrait permettre la participation de toutes les parties aux élections de 2020. Et le mouvement de grève se poursuit au centre neuropsychiatrique de Kamengue avec toutes les conséquences prévisibles sur les conditions de vie aussi bien des malades mentaux internés là-bas que de leurs gardes malades. Reportage à suivre. Et les Burundais entrant au Sénégal moyennant paiement des frais de visa ont raison de se plaindre. Le président sénégalais est on peu plus clair. Le visa d'entrée dans son pays n'est pas payant. Il est gratuit de prix depuis le 1er mai 2015 comme Makisal l'avait officiellement déclaré en avril de la même année. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Captez Issa écoutez La Différence. Le président de la cour d'appel de Gitega, Tomani Mirageza, et un juge de nom de prime, Habi ont été arrêtés l'après-midi de ce mercredi sur mandat du Parquet général de la République. Ils auraient été conduits à la prison centrale de Mimba vers le soir, mais nous n'avons pas encore pu trouver les autorités compétentes pour en savoir davantage sur le motif de leur arrestation. Le parti Uprona ce que les conclusions du sommet des chefs d'État des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se tient en Ouganda soient de nature à permettre le Burundi à aller toujours de l'avant. À la question de la poursuite du dialogue d'Arusha, dialogue le président du parti Uprona dit qu'il n'est pas contre l'aboutissement à un accord de ce dialogue avant le vote du référendum constitutionnel. Cependant, Abel Gachatsi estime que ce qui est important, c'est de mettre en place une feuille de route de nature à permettre la participation de toutes les parties aux élections de 2020. On l'écoute. Au sein du parti, d'abord. Je pense que le sommet d'abord va recevoir et écouter le rapport du facilitateur Mukapa par rapport au travail de facilitation qu'il a déjà mené. Et il revient au sommet d'apprécier ce que Mukapa a déjà fait et de lui donner des orientations sur la suite du travail par rapport à ce qu'il a déjà réalisé. L'opposition politique souhaiterait que le vote du référendum soit organisé après l'organisation d'un cinquième round du dialogue. lequel round aboutirait à un accord Quelle est la position du parti prenant Avoir le travail déjà réalisé, avoir les déplacements qu'on a fait, je pense qu'il serait difficile d'aboutir difficile à un accord avant le référendum populaire du mois de mai 2018. De deux l'amendement de, la, de certains articles de la Constitution, ça va de la souveraineté du pays. Et je pense que même le sommet peut proposer, mais le Burundi étant en état souverain, il va continuer son programme de gouvernance politique du pays. Donc, il serait mieux que cet accord soit signé avant le référendum populaire du mois de mai 2018, mais je pense que c'est pas facile d'avoir le comportement des hommes politiques burundais. Si jamais le cinquième round du dialogue d'Arusha était organisé, est-ce que le parti Iprona participerait Le Pruna ne ratera pas l'occasion de participer dans un dialogue qui va dans le sens de construire le Burundi Mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que les politiciens bourrondais s'entendent sur une feuille de route qui va permettre les parties prenantes à bien participer aux élections de 2020. Abel Gachatsi, c'est le président du Parti Uprona. Il répondait aux questions de Joseph -Bandi. Et Le mais le parti MRC Loulin souhaite que les chefs d'État de la communauté est-africaine qui se réunissent à Kampala, en Ouganda, ce 23 février demain donc, puissent dissuader le gouvernement du Burundi de respecter l'accord d'Arusha en suspendant le référendum constitutionnel. Le professeur Juvenal Ngogwanous, président de ce parti, ajoute que son parti attend également que ces chefs d'État demandent au gouvernement de Bujumbura de poursuivre le dialogue extérieur et surtout de s'investir davantage dans les projets de développement. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Gertrude de Maouenayo. Les attentes du Parti MSL Nzanguimero sont connues. Nous souhaitons que les pays de la région, qui sont les garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, ainsi que de la Constitution qui en est issue, prennent leur responsabilités historique vis-à-vis -vis de notre pays et demandent au gouvernement du Burundi, d'une part, de continuer le dialogue interburundais qui se déroule à Arusha pour que la Constitution et l'accord d'Arusha soient sauvegardés pour la paix de notre pays et de la région. En particulier, les pays de la région devraient décourager le gouvernement du Burundi dans son forcing pour faire élire une nouvelle constitution dont le rôle n'est que d'assouvir les ambitions démesurées de certains. Nous attendons de ce sommet de East African Community aussi que on demande au gouvernement du Burundi que le Burundi s'arrime également sur les projets de développement. Euh, on dirait que le Burundi est totalement absent alors que les autres sont en train de développer des projets communs. Est-ce que au Burundi, il n'y a pas de projet de développement que le gouvernement est en train de réaliser selon vous Dans un pays en perpétuel délestage. Dans un pays avec des pénuries de carburant, tel qu'on les observe, dans un pays en cessation de paiement, tel enseigne qu'on demande de l'argent, soi-disant pour les élections, alors qu'en réalité c'est pour autre chose, je pense qu'il apparaît à tout le monde que le pays est totalement en stagnation et les rapports internationaux le montrent à suffisance. J'attends des chefs d'État africains qu'ils disent à leur père, à leur homologue resté au Burundi ce qu'il doit faire, parce que c'est lui qui peut prendre des décisions. Le président du parti MRC, Rudensangemero, le professeur juvénal Ngourguanobus. Et le gouvernement burundais rejette en bloc le rapport sur le plan de réponse humanitaire pour l'année 2018 présenté par le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires humanitaires, OCHA. Philippe Nzobanariba, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, regrette que le rapport en question ait été rédigé sans collaborer avec le ministère concerné par les questions humanitaires. Suivez Philippe Nzobanariba. Le bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires au a tenu une réunion ce lundi 19 février 2018 où il a présenté le rapport sur le plan de réponse humanitaire pour l'année 2018 et qui, viserait à alléger les souffrances des populations affectées et dont la situation est présente d'une façon alarmante. Le même rapport prétend que ce plan aurait été préparé de manière participative et exhaustive en concertation avec le gouvernement du Burundi et les bailleurs du Dauphin. La communauté humanitaire a venu l'année de personnes dans le besoin. Surtout celles en situation d'urgence, le gouvernement du Burundi déplore et contrairement à ce qui est prétendu, ce rapport ainsi que le recensement des personnes en état de nécessité, de même que les chiffres avancés n'ont jamais fait l'objet de collaboration avec les ministères directement concernés par les questions humanitaires, à savoir le ministère de l'Intérieur, ceux de l'Agriculture, et de la Santé, ainsi que celui des droits de l'homme. Le gouvernement y a consenti des moyens importants pour investir dans des projets visant l'amélioration du bien-être des populations rurales en particulier, il est étonné par les chiffres avancés d'une façon exagérée par l'OCHA et ce n'est malheureusement pas pour la première fois. Isanganiro. Le dialogue social entre les syndicats et le gouvernement ne vise pas la suspension des cotisations pour les élections de 2020. C'est l'assistant et porte-parole du ministre de l'Intérieur qui l'a dit, Terence Nairaja, s'exprime après que les confédérations des syndicats Kossibou et CSB regretté les retraits sur salaire entamés avant le consensus. Et au débiteur, Terence Nairaja conseille de saisir le ministère de la fonction publique pour vérification. Suivez il y a une réglementation de la contribution des élections de 2020, qui a été signée par deux ministres, à l'occurrence le ministre de l'Intérieur de la Formation Patriotique et le ministre à charge des Finances. Mais effectivement, c'est une réglementation qui n'est pas punitive, mais qui plutôt organise, comment contribuer à ces élections dans un ordre bien précis. Et j'aimerais vous dire que, avant même la mise en application de l'ordonnance ministérielle, que je voulais vous citer plus tôt, on avait donné quelques conseils aux concernés pour, en cas particulier, quelqu'un qui est incapable de pouvoir contribuer pour des raisons ou d'autres, il fallait qu'il adresse une lettre au ministre à charge de la fonction publique qui, lui, est chargé du retrait à la source pour café de compte. Lors du retrait, en entier compte. Et, et j'aimerais rappeler également qu'on fait le retrait si le salaire net, Parce qu'on ne peut pas faire un retrait à une somme qui n'existe pas. Les syndicats disent qu'ils sont en train de faire des dialogues. Y a-t-il pas des problèmes à régler pendant ces dialogues Pourquoi on a un cette Sommes ces salaires avant que les dialogues soient terminés. Effectivement, dans la dite ordonnance dont je viens de vous parler, il y a une disposition qui précise que si besoin, il va y avoir un dialogue entre les institutions de l'État et les fonctionnaires de l'État qui l'ouvrent, ou sinon les syndicats. Et la première séance de dialogue a élu. Mais l'objectif, je le précise, de ce dialogue n'est pas de se spade, sinon d'arrêter le processus de contribution. C'est plutôt un dialogue dont l'objectif est de trouver solution à certaines questions qui pourraient se produire au cours de ces contributions. Eh bien, la question a été donnée, bien entendu, à la commission de dialogue social, qui est chargée justement d'intervenir quand il y a une question l'assistant du ministre de l'Intérieur Terrence au micro de Fabiola Ndouiman Et dans la suite de ce journal on parle des scouts aujourd'hui c'est le scout qui est appelé à être un acteur de changement et un agent de paix pour rendre meilleur le monde et c'est un message adressé aux scouts du Burundi en ce 22 février où le monde célèbre l'anniversaire de naissance du fondateur de ce mouvement. Cédric Ilacozé, commissaire national aux relations publiques au sein de l'association des scouts du Burundi, demande à tous les membres de continuer à œuvrer pour la recherche de la paix en étant des acteurs de changement dans les communautés. Suivez Cédric Ilacozé. C'est une fête, premièrement, qui nous rappelle la commémoration de l'anniversaire de la naissance du fondateur du mouvement Scout, Robert baden powell Mais aussi, c'est une fête qui est en quelque sorte un nouvel an pour les Scouts, qui nous rappelle ce que c'est le scoutisme. C'est aussi une occasion de prise de conscience des missions du scoutisme. Le message principal se retrouve dans le thème retenu par la l'assurance des Scouts du Burundi pour cette année. scout vers une cohabitation pour un Burundi paisible. Le thème en soi renseigne sur la mission du scoutisme première. On demande à chaque scout, là où il est, d'être un acteur de changement, d'être un agent de paix et de faire en sorte, comme notre fondateur l'a dit, de laisser cette terre en l'air du meilleur qu'il ne l'a trouvé. On connaît notre mission première, c'est l'éducation à la paix, c'est l'éducation au développement. Donc l'apport du scoutisme, c'est de toujours œuvrer en matière de recherche de la paix et d'être des acteurs de changement dans nos communautés, dans notre pays, dans l'Afrique et même au niveau mondial. Dans le scoutisme, on prononce une promesse, on dit « sous mon honneur avec la grâce de Dieu ». On est confiant que sous notre honneur et avec la grâce de Dieu, notre mission sera accomplie. Cédric, il a causé commissaire national aux relations publiques euh, au sein de l'Association des Scouts du Burundi. Je vous l'avais dit, dans les titres, le président sénégalais a supprimé les frais du visa pour les étrangers qui entrent dans son pays depuis le 1er mai 2015. Makissal l'a officiellement déclaré dans son discours à la nation du 3 avril 2015 à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de ce pays, ce qui ne pas le cas pour les Burundais qui vont au Sénégal. Ils se plaignent qu'ils continuent à payer le visa d'entrée dans ce pays. Suivez le président Makissal. Mes chers compatriotes, Je suis heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays demain 4 avril 2015. Tout ce qui concourt à la vitalité de l'entreprise est pour moi une priorité nationale. Voilà pourquoi j'ai décidé de mesures incitatives pour la relance du secteur touristique. Ainsi, le visa payant pour l'entrée au Sénégal sera supprimé à compter du 1er mai 2015. La parafiscalité sur le billet d'avion sera réduite de 50%. Pour baisser le prix du billet, seront concernées la redevance passager et la taxe de sûreté, dont le cumul s'élève à 8,4 milliards par an. Ces mesures s'ajoutent à la suppression du droit de timbre sur les billets d'avion. C'était le président Macky Sall. Le personnel du centre neuropsychiatrique de Kamengue, membre du syndicat SINAPA, a poursuivi ce jeudi le mouvement de grève. Demandant des primes de performance qui leur ont été promises, ils assurent seulement le service minimum. Et les gardes malades demandent que le conflit soit réglé au plus vite pour l'intérêt des patients. Reportage, Léon Wittario. Le personnel en grève au CNPK ne fait que le service minimum, mais cela n'empêche la venue de nouveaux patients qui y trouvent les anciens avec des maladies psychiatriques variées. Parmi les gardes malades qui se sont exprimés devant notre micro, il y en a un qui est venu de Wussimba en province de Muramza et un autre de Kiwago dans Makamba. Leurs patients attendaient encore, ils ne savent pas sur quel pied danser. Je ne dois pas attendre alors que je n'ai nulle part à loger. Ma question est de savoir si je peux rentrer sans que mon patient ne soit pas accueilli. C'est ça ma difficulté. Mon souhait est qu'ils viennent à nos secours en recevant nos malades. Sinon, impossible de retourner à la maison. La seule chose que nous leur demandons est de nous aider. Cette femme, quant à elle, voudrait rentrer avec son fils qui se remet peu à peu et qui voudrait par ailleurs retourner à l'école. Mais là aussi, elle ne peut pas quitter. Mon fils a déjà un peu guéri. Il nécessite de rentrer chez nous. Mais il y a un problème de grève ici. S'il y a un problème, comment alors trouver les médicaments qu'il y a un service minimum Nous n'avons pas de médicaments pour rentrer pour mon fils. À part qu'il ne peut pas rentrer pour le moment, cette femme ne peut pas avoir des médicaments que son fils pourrait prendre à la maison. Il en est de même pour ceux qui cherchent des médicaments, leur prescrits par le médecin. Les gardes malades demandent que le problème entre employeur et employé au CNPK prenne fin pour l'intérêt des patients. Léonce Itarijo, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal en vous rappelant que certains leaders des partis politiques burundais que nous nourrissent des espoirs quant à l'issue du sommet des chefs d'État de la communauté africaine qui se tient demain à Kampala en Ouganda. Le parti émergé de en attendant la dissuasion du gouvernement de Bujumbura de suspendre le référendum sur la constitution pour le parti Uprona. Ce qui importe, ce sera la définition d'une feuille de route qui devrait permettre la participation de toutes les parties aux élections de 2020.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 Et les Burundais entrant au Sénégal, moyennant paiement des frais de visa, ont raison de se plaindre. Le président sénégalais est en plus, plus clair. Le visa d'entrée dans son pays n'est pas payant. Il est gratuit depuis le 1er mai 2015, comme Macky Sall l'avait officiellement déclaré en avril de la même année. Vous l'avez suivi et merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Serafine Hakizimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouïmana. il sera bientôt 13h15 à Bujumbura. Bon après-midi.